Eh eh Je suis pas tout seul à être tout seul Ça fait déjà ça de moins dans la tête Et si je comptais bien on est, beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé Dire que plein d'autres y ont déjà pensé Mais malgré tout, je me sens tout seul Du coup J'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire Ces pensées qui me font vivre un enfer Ces pensées qui me font vivre un enfer Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé Et la chaîne culpabilité Mais faut bien changer les idées pas trop quand même sinon ça repart vite dans la tête et c'est trop tard pour que ça s'arrête c'est là que j'aimerais tout oublier du coup j'ai parfois eu des pensées suicidaires j'en suis peu fier ou quoi parfois que c'est la seule manière de les faire taire ces pensées qui me font vivre en fait Ces pensées qui me font vivre à l'enfer Tu sais j'ai mûrement réfléchi